Si quelques filles aux yeux d'ange d'aventure vous demandent comment s'en est les étoiles de mer, faites-lui croire cette belle histoire, un petit clair de lune, amoureux d'une étoile sur trois planches de Chaque nuit tu sais des voiles Et sur cette caravelle ouah, ouais son aller voir sa belle Le petit clair de lune Lui offrait ses beaux mirages Et ses joies lune après lune Lune, emportée par un nuage, en pleurant son infortune, dans l'océan fit naufrage, et regardant la cruelle, il se noya pour elle. Tiens, tiens, tiens, se dit l'étoile, tiens, tiens, tiens, je n'ai pas d'âme.